Toute L'actualité des labels indés, tout de suite dans la b e l rock et la b e l rock, c'est donc、euh, tout de suite comme tous les dimanches en ce dimanche 22 février. Bienvenue sur le 89.4. On est parti pour deux heures de musique, pas comme les autres. Une invitée ce soir, une seule de retour, c'est Sarah, notre petite anglaise de service. Comment vas-tu? Hello, hello, hello, hello, très très bien. t as、et、la forme, ouais, bien sûr. Ouais, alors tu nous as manqué、hein. la semaine dernière. On a reçu、ah, pas mal d'emails d'ailleurs. Si, si, Si, si, si, on a reçu <rire> beaucoup d'emails. Et、euh, où est la petite anglaise et tout, ça manque l'accent et tout donc. Voilà, le, le message est passé, Sarah. Ouais, mais vous avez bien, bien assuré, donc ça va. Bon, bah on te remercie. Allez, on espère <rire> que vous avez passé un excellent week-end.、Euh, Tant un petit peu maussade ce soir, on va essayer de mettre un petit peu de chaleur dans la radio. C'est parti tout de suite avec beaucoup d'annonces de concerts, vous allez le voir、oui. ce soir. Et puis, bah tiens on commence avec un groupe américain qui a sorti fin d'année dernière leur troisième album, un album qui s'appelle Micro Castle Weird Era Continued. Je vais bien sûr parler du groupe américain hein, qui s'appelle Deer Hunter, un groupe que que Vous pourrez voir en live ce mardi 24 février au Grand Zero à Lyon. Du dimanche u d soir, comme tous les dimanches soirs de 18h à 20h, c'est la belle rock. Le son d'un groupe américain qu'on aime bien ici dans cette émission, un groupe qui s'appelle d e a r Hunter, tiré de leur troisième album qui était sorti l'année dernière, Micro Castle, disponible évidemment. Sur le label 4AD, un label 4AD est connu puisque c'est eux qui ont découvert les Pixies par exemple,、oui. euh, distribué donc en France par Beggars Banquet. Et on vous disait, il va se passer beaucoup de choses ce mardi 24 février, à commencer donc par les Deer Hunters qui seront en concert au Ground Zero à Lyon. Alors, des bonnes et des mauvaises nouvelles hein, pour ce mardi 24 février.、Et、la bonne c'est que c'est le retour des Grands Marais avec un dandy parisien qui s'appelle Alistair. Ça sera donc ce mardi du côté de Riorge et o n a t t e n d Beaucoup de, de, de très bonnes choses du côté de, de Clermont-Ferrand,、mmh. notamment avec le concert d'Alain b a c h u n g et la nouvelle qui est tombée vendredi. Hein, le chanteur donc, Alain b a c h u n g qui reporte pour raison de santé ses trois prochains concerts. Il devait être en concert à Lyon ce soir et puis donc mardi hein, du côté de Clermont-Ferrand et jeudi à Toulouse. L'organisateur de, de la tournée qui annonçait ça vendredi. C'est pas très clair, hein, puisque c'est pour des raisons médicales, apparemment. Alain Bachoung dans l'impossibilité d'assurer ses trois prochaines dates. C'est un communiqué reçu du promoteur Garance Productions. Eh、c'est bien dommage,、hein. et puis ça nous inquiète hein, surtout.、Ah、oui, beaucoup, On ne sait、ouais. pas trop ce qui se passe du côté de, de M. Bachung. En tout cas, la bonne nouvelle pour Alain Bachung, c'est qu'il est en tête des nominations des victoires de la musique avec tout de même 4 citations cette année. Et il fait d'ailleurs figure de favori hein, pour les prochaines victoires de, de la musique. On vous rappelle, ça sera le 28 février.、Euh, plusieurs choses. Il est nominé no notamment dans 4 catégories interprète masculin de l'année, album de chansons de l'année pour son dernier album Bleu Pétrole. Tournée de l'année aussi pour les spectacles qu'il donne depuis avril 2008 et on sait et dans, assure, dans les conditions、mm -hmm. dont. Pas facile. Ouais, pas, pas évident. Hein. Donc,、euh, voilà. Et puis chanson de l'année aussi pour le single Résident de la République. Donc si vous avez chopé votre ticket il y a quelques semaines, quelques mois de ça pour aller l'applaudir du côté de la coopérative de mai ce mardi,、eh、ben, sachez que ce e s t pas annulé, c'est tout non, simplement reporté. reporté. Gardez bien vos tickets puisque bah, Alain va revenir le plus rapidement. C'est une certitude. voilà. En tout cas, nous, ça ne nous empêche pas de, de s'en passer un petit extrait、ah、d'Alain、oui. Bachougne. Au、ah、contraire, un titre, bah, tiens, plutôt d'actualité, puisque ça s'appelle Je t'ai manqué. Je t'ai manqué. Pourquoi t u me visé Tous nos échanges coulaient de source. Tous nos mélanges cotés en bourse. Tes brutales beautés en touche, Tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi as-tu me visé Toute extrême l i m i t é cône glacée. Tout est idem, les vitrines, les ponts opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Alain Bachoum ne sera pas du côté de la coopérative de mai ce mardi. En tout cas, cet artiste parisien Alistair lui sera bien présent. On l'espère, sauf、euh, s'il y avait、euh, un petit souci, mais je pense pas.、Euh, <rire> en concert donc ce mardi,、euh, au Mardi du Grand Marais, Harry George, l'artiste parisien Alistair, avec un titre extrait de son premier album. L'album s'appelle Aucun mal ne vous sera fait. Un album qui est paru l'année dernière, produit par Baxter Durie. Tiens, le fils de Ian Durie, Sex, Drugs and、ah. Rock'n'Roll. Voilà. Paris Bad Night, c'était bien ça, c'est、euh, ouais, ouais, sympa,、ouais. j'aime bien.、Euh, très long quand même. Quelques explications signées sur le communiqué de presse, évidemment, de, de la mairie du service culturel de, de Riorge, é l e v é e à l'électricité anglo-saxonne et au verbe hexagonal. Alistair propose des chansons pop aux harmonies épareillées. De l'énergie élégante et des mélodies évidentes. Hein, la preuve avec ce titre, Paris by Night, des mélodies qui évoquent une certaine idée du rock à la française. Voilà.、Mmh, euh, sur scène,、écrit. accompagné d'un trio guitare, b a s s e batterie, l'alterne télécaster et piano, agitation, glam et songwriting sur le fil. Et puis, en faisant un petit peu plus de, de recherche hein, sur ce monsieur Alistair,、eh、ben, sachez que ce s t pas seulement un chanteur, puisqu'il a été aussi, il s'est fait connaître d'ailleurs comme ça, en écrivant des, des scénarios pour la télévision. Je pense notamment La Minute Blonde. Qui, qui a fait sa renommée du côté de Canal. C'est un écrivain aussi, puisqu'il est auteur d'un recueil de nouvelles. Ça s'appelle Playlist, paru aux éditions Antidata, c'était en 2005. Et sachez qu'au niveau de la musique, il y touche aussi, puisqu'il a composé une bonne partie de l'album d'Adrienne Poly. Par exemple, les titres Je veux un mec, la fille du prise unique, J'ai dormi sur ton chien.、Euh, bref, il se débrouille bien, Alistair. Il s e chante pas, je vois. Non, il se débrouille bien. Alors, ça sera donc ce mardi, du côté des, des mardis du Grand Marais, comme d'habitude, tous les détails techniques, l'ouverture des portes. Par exemple, à 20h30. La salle du Grand Marais, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce qu'il y en a encore dans la région qui ne、oh, connaissent pas Je ne pense pas. En tout <rire> cas, c'est 439 Avenue Gallieni, donc à Riorge, au niveau des tarifs. Plein tarif, 9 euros.、Euh, tarif réduit, évidemment, pour les étudiants, les chômeurs et les bénéficiaires des minima sociaux, c'est 6 euros. Sachez, si vous êtes des jeunes qui nous écoutez, entre 13 et 15 ans, vous ne pairez e que 3 euros. Et enfin, si vous êtes accompagné par des adultes, c'est gratuit pour les moins de 13 ans. Voilà,、et、Alistair un... en concert du du Côté de Riorge ce mardi, et puis ça va enchaîner puisqu'il y a、oui. beaucoup de, de belles dates hein, qui arrivent、ah、du côté non, des, des mardis du Grand Marais. Puisqu'on continuera le mardi 10 mars avec de l'Afrobeat signé Cocolo de New York, et puis du local le mardi 17 avec Zaz pour une session rock électrique pop. Et Ils seront accompagnés d'un groupe d'Indie Rock de Paris qui s'appelle Stock in the Sound. Voilà, Sarah, on laisse tomber、oui. Riorge. On part du côté du Canada avec Canada. une nouveauté, oui, bah, une nouveauté, oui et non. Oui, c'est vrai.、Ouais. Nouveauté pour la France, en tout cas. Pour la, pour la France, parce qu'en fait, ce, ce groupe qui s'appelle Winter Sleep, et je voudrais bien faire ça pendant l'hiver, quand même. Ouais, dormir l'hiver.、Ouais. Comme, comme, comme les ours. Ouais, comme les ours. Ouais, peut-être.、Euh, oui, je vais devenir ours.、Ouais, hiverné, ça s'appelle. Ah oui, oui, o、oui, pourquoi pas. Oh, dans le duvet bien c h a u d Ouais, arrête,、oh、Sarah. Tu mais, dis ça parce que c'est un temps maussade et que la nuit est en train de tomber sur Anne, en plus. Bah oui, mais j'ai quitté l'Angleterre pour éviter ça. Hein, ouais, bah écoute, hein, personne n'est parfait.、Hein. Mais bon, en revenant à Winter Sleep, ils ont commencé en fait en 2002. Mais On vient juste entendre parler d'eux en Europe. Et、euh, en 2007, ils ont sorti le troisième al album, donc ils ne sont pas tout jeunes, hein,、euh, qui s'appelle Welcome to the Night Sky,、euh, qui a pris beaucoup, beaucoup de temps pour arriver chez nous. Il y a deux ans.、Hein. Mais c'est ici.、Ouais. Grâce, grâce aux Anglais, bien、ah, sûr. Bah, merci les Anglais. Bah, oui,、euh, le, le label <rire> qui s'appelle o n 147 Records. s v e e n r donc Voilà, voilà Wintership, c'est un nouveau single. Hein, donc nouveau ça s'appelle Oblivion.、Mm -hmm. Et sachez que c'est plutôt.、Euh, Euh, C'est plutôt tendu au niveau des concerts, puisqu'il n'y a qu'un seul concert en France, ça sera le 2 mars prochain à Paris, au point éphémère. Électriquement, électriquement. Très satisfaisant. On parle dans ce programme de ce groupe écossais du nom de Phantom Band qui a sorti son premier album. Ça y est, Sarah, l'album est disponible. C'est disponible et il s'appelle Checkmate Savage. Ouais, disponible sur le label Chemical Underground,、ah、hein, le、eh、label、oui. des Dalgados, distribué、mm -hmm. en France chez p i a s e C'est bien, ça, j'aime bien. C'est、euh, un de ces vrai, albums. C'est très, très, très, très écossais. On peut、ouais, écouter l'accent, le, c'est super. Neuf <rire> t i t r e en tout cas sur、Lude. cet album, premier album donc Checkmate Savage signé de Phantom Band. On va laisser tomber l'Écosse et le rock pendant quelques minutes pour vous parler d'un artiste berlinois qui s'appelle Karsten Nikolai,、mm -hmm. qui est à la fois plasticien et musicien spécialisé dans l'électronique minimale. Ça veut dire qu'il sort que les v i n y l e s ouais, ouais puisqu'il est plasticien. C'est bien, bien vu,、tu、ça. Bien vu, bien vu, bien vu,、ouais. euh, en tout cas, c'est l'une des personnalités les plus actives. De la scène électronique minimale actuelle. Il enregistre sous deux pseudonymes différents, Noto ou alors Alva Noto.、Euh, la différence entre les deux, c'est l'artiste qui le dit. Avec Noto, je m'intéresse au son en tant que phénomène physique, tandis、mm -hmm. qu'avec Alva Noto, je m'efforce de transposer ce travail dans un contexte pop, suivant une démarche nettement plus musicale, intégrant des arrangements, des rythmes, bref, une chaleur. Voilà. Le、ouais. résultat, oui, Sarah, ouais, bah, il presse ses vinyles. Oui, a s il presse des vinyles. Oui, ouais, ouais. Simplement. Avec,、euh, avec Noto et puis avec Alva, il met de la musique. Exactement. e、voilà, En tout parfait, cas, tout Alva、compris. Noto, il y a un album hein, qui vient de sortir qui s'appelle le Xerox 2.、Euh, C'est sur son propre label qui s'appelle Raster Noton. 1, 61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 48, 20, 45, 86, 83, 43, 65, 63, 81, 17, 72, 03, 09. 17,98,05,67,28,62,13,54,48,62,27,05,26,04,62,81,89,02,44,97,07,20,72,04,18,93,91,13,74,84,75, 40, 88, 07, 53, 86, 89, 17, 52, 12, 66, 33, 86, 22, 23, 53, 69, 31, 79, 31, 80, 06, 07, 66, 72, 63, 54, 43, 33, 89, 08659593958290563832266131992829026788067520876892501711696 70, 32, 22, 10, 43, 21, 62, 69, 54, 86, 26, 29, 63, 13, 61, 44, 38, 14, 97, 58, 70, 12, 20, 34, 08, 05, 88, 79, 54, 45, 4 7 49, 24, 61, 85, 69, 53, 64, 86, 44, 49, 24, 10, 44, 32, 07, 71, 34, 49, 47, 04, 95, 65, 84, 67, 88, 50, 98, 74, 33, 94, 42, 21, 25, 44, 87, 70, 66, 47, 80, 8 1 38, 84, 60, 74, 99, 88, 71, 24, 00, 76, 52, 17, 05, 75, 17, 97. 341662562494 0 7 5 8 9 0 6 9 7 0 4 0 0 0 2 1 1 0 4 2 7 6 2 1 7 7 1 1 1 7 7 7 8 1 5 3 1 5 3 1 7 1 quarante et un zéro un dix-sept zéro quatre soixante-six soixante-cinq quatre-vingt-dix-neuf quatorze soixante-six quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit soixante-treize dix-sept soixante-zéro six soixante-dix quatre-vingt-sept quarante-huit zéro sept dix-treize dix-sept quatre-vingt-quinze vingt-trois s o i x a n t e quatre-vingt-quatorze vingt-sept cinquante-deux dix-neuf quarante-huit quarante-trois cinquante-trois zéro cinq soixante-sept quatre-vingt-trois zéro zéro vingt-deux quatre-sept quatre-vingt-cinq soixante-neuf quatre-vingt-dix-neuf Très bonne techno dans la Belle Rock, le genre de techno qui fait mouche à chaque fois,、oui、hein, notamment, ouais, notamment chaque、euh, fois. dans un club ou alors、euh, dans la voiture, sur l'autoroute aussi, c'est plutôt sympa. Ah, ça c'est dangereux. b、oh、e r c'est quoi ça? Parce que ça, c'est 180、ouais. euh, à l'heure. C'est vrai, c'est vrai, il faut pas le dire, Sarah. Il y a peut-être、euh, des policiers qui nous é c o u t e n t Ah, bah, pas, pas moi Ah b a h Pas moi, je suis sage. Bon, t'es sage.、Très、en tout sage. cas, Alva Noto, donc pour commencer, U08-1- de l'album Xerox 2 hein, que vous trouverez sur le propre label de l'artiste qui s'appelle Raster Noton. Et puis, un artiste français à l'instant qui on connaissait plus. Ah, mais plus. juste avant, juste avant. Oui, tous les n u m é r o s Tu、chose. sais, ils ont fait hein, tous les numéros là. Ouais.、Euh, donc, moi, je, je suis sûr que ces numéros. Ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr. Mais moi, j'aime bien penser qu'en fait, il avait il était là. Oh merde, je sais pas, qu'est-ce que je vais écrire Il a pris son <rire> carnet d'adresse et a, il a recité tous les numéros de téléphone de s e s p o t e s et bien, écoute, il faudra lui demander à Carstan, peut-être c'est ça. Bah oui, ou、oh, sinon, c'est tous les, les numéros de l o t o qui vont gagner dans les 10 semaines prochaines. Ouais, ou la combinaison secrète de son coffre magique, on sait、ah, pas, en tout、être. cas. C'était sympa, en tout cas.、Hein. Moi, j'aime bien, bien, moi, ce ouais, genre ouais, de son. Ouais, a i s c'était très euh, original. Voilà, très avec, minimal.、Euh, Et puis ouais, à l'instant, un gros son hein, du français、euh, qu'on a l'habitude de, de, de connaître hein, sous le nom de Black Strobe, monsieur Arnaud Robotini, hein, qui vient de sortir un album solo. C'est sur le label de Vitalik Citizen Records. L'album s'appelle Music Components, avec、euh, une idée plutôt originale hein, derrière cet、mmh. album, puisque c'est de construire un set résolument dance floor sans utiliser de laptop ni de séquenceur externe, mais uniquement des machines emblématiques. Alors ça parlera à quelqu'un, certains, hein, certaines personnes. Derrière le transistor.、Mm -hmm. On parle notamment de, de machines des TR-909, des TR-808, des SH-101, bien, bien le Juno 60,、ouais. le Korg Monopoly. Mais ce s t que des machines mythiques hein, de la première époque de la techno et、Super、de la、bon. house.、Voilà. Énorme virage analogique、ah donc, oui. pour le parisien Arnaud Robotini. Une seule date aussi,、euh... non, plusieurs dates, pardon. Une qui nous intéresse plus particulièrement, il sera en live le 11 avril et ça sera du côté du Ninkazikao de. Lyon. Voilà. Après cette petite page techno, Sarah, un、mm -hmm. petit peu de douceur dans le poste、oui. dans Label Rock. Avec,、euh, on est assez excités puisqu'on vient de <rire> découvrir un, un nouveau label anglais qui vient de, de Manchester qui s'appelle Front and Follow Records.、Mm -hmm. euh, quelques, quelques sorties hein, de, de prévues, dont un album signé sous le nom de Yono Quiero. Alors ça fait un petit peu mélange espagnol, un petit peu mélange japonais, <rire> mais pas du tout. C'est un duo anglais qui avait、ouais. l'habitude de faire du rock avant.、Euh, Genre le, le rock bien lourd, hein, quand même, qui bastonnait bien. Et depuis,、eh、peut-être en vieillissant, tout simplement, ils ont récemment délaissé leurs pédales de distorsion pour nous proposer un, un folk plus tranquille. L'album s'appelle Blue Apples, un album enregistré, enregistré tranquillement, comme ça, dans, dans l'appartement du groupe. Ça, c'est pourquoi ils ont laissé tomber tu les, les pédales d'esto, alors. Non, c'est clair, ouais. Les voisins. Oh <rire> <rire> En tout cas, ça a été fait avec un, un petit budget, mais c'est drôlement bien cet album. Tout enregistré sur un ordinateur portable. l e Le groupe s'appelle Yonokiero, l'album s'appelle Blue Apple, ça sort très prochainement sur le label donc Front and Follow Records et ça sera disponible évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement comme iTunes ou Amazon. On y va! Virgin Radio Rockstar Music avec deux duos anglais, duos londoniens, hein, en l'occurrence à l'instant et puis juste avant de, de Manchester, Yonokiero. Donc l'album s'appelle Blue Apples, disponible、eh、ben, à partir de cette semaine, tiens, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. C'est disponible sur un label, un jeune label qui s'appelle Front and Follow Records. Et puis à l'instant, Congregation, Doze of L, nouveau duo l o n d o n i e n londonien Qui vient de, de sortir son premier album, c'est disponible sur le label Bronzerat, le label qui nous a fait entre autres découvrir l'américain s i s s i c Steve, un album vraiment、euh, très blues hein, quand même. Cet album, et puisqu'on parle de blues, tiens, la semaine prochaine, on retrouvera une, une interview d'un un groupe de blues rock, mais alors un petit peu plus excité que eux quand même, hein, <rire> qui s'appelle、oui. Black Diamond Evies, qu'on a rencontré hier du côté de la coopérative de m a y un duo qui vient de Nashville et puis bâti. Puisqu'on parle de Nashville, Sarah, ça tombe oui, bien. Ça tombe bien. Parce que souvenir, ton, album, ton album d u m o u r même encore de cette semaine, tu l'écoutes、mmh. souvent. j'adore.、Oui, et bien Cet artiste américain vient de Nashville, justement. Oui, il vient de Nashville, mais bon, c'est rien à voir.、Hein. Franchement, avec la musique, il pouvait venir de presque n'importe où.、Euh, il s'appelle Andrew Bird et euh, franchement, euh, il a sorti un dixième album qui est vraiment chouette, qui s'appelle Noble Beast et c'est distribué par n a i v e Et, et c'est un musicien qui, v r a i m e n t global, moi je trouve. Il a des super belles compos, il joue le violon très bien, il chante bien, il joue les guitares et il y a aussi des sifflets. Oui, il y a pas mal de, de Mais sifflets. Mais pas des mauvais les... sifflets, n o n c'est des bons sifflets. Je crois d'ailleurs qu'on va s'en écouter un extrait, Sarah. Oui, je crois que,、euh, que c'est ça. Ça s'appelle Master Swarm et une bonne nouvelle hein, pour tous les fans <rire> comme toi d'Andrew Bird, <rire> puisqu'il sera en concert à l'épicerie moderne de Lyon. Ça sera le 30 avril、très、prochain.、Contente. Ça devrait être plutôt sympa. Ah、arrive. oui, ça doit être bien. Ça doit être Bien. En tout cas, l'album s'appelle Noble Beast et c'est distribué et à、euh, dispo dès maintenant chez Naïve. Go buy it. Come s m o k e i n the d a w n we were the young.、Uh... from e a、oh. l l Me grows a man who speaks with perfect diction as he orders my eviction, as he acts with more conviction, and I. Master Humble、oh, into me,、You're、feeding from the arms of the Master. On termine cette première heure tout tranquillement dans la Belle Rock. Ça fait du bien de se、ah、reposer、super. les oreilles un petit peu comme ça. Ah, bah ça. là, j'étais bien. J'étais où、oui, il fallait. Bon, Andrew、voilà. Bird pour commencer avec Master Swarm. On vous rappelle, c'est le dixième album de l'américain qui s'appelle Noble Beast. Eh、ben, disponible hein,、ah. et même hautement conseillé. C'est pas toi, Sarah, qui va me dire le c o n t r a u o i Ah non non, non, non. Mais je, je viens de trouver un truc qui est un peu dommage. Le 30 avril, quand il joue à l'épicerie moderne de Lyon, c'est un jeudi. C'est un jeudi, oui.、Ouais, c'est un peu chiant.、Ah, en, en semaine, c'est pas toujours évident d'aller.、Euh, surtout, l'épicerie moderne, c'est de, de l'autre côté de, de Lyon. C'est du côté、mm -hmm. de, de Fézin. En tout cas, donc tu l'as dit, Sarah, le 30 avril, Andrew Bird à l'épicerie moderne à Lyon. T'as vu Et, ça Ouais c'est Bien glissé. Ouais, bien、mm -hmm. glissé ouais. Et puis, à l'instant, le petit prodige de laptop folk, James Ewell, qui mélange avec merveille hein, le folk avec des éléments électroniques,、euh, Très tiré intéressant de son, ouais, tiré de son premier album.、Euh, Sarah, tiens、euh, le nom de, de l'album turning down water for air。voilà、an、album、qui、est、sorti、début、février、est、disponible、chez、coopérative、musique、amoureux、de、musique、et、barrassez-là、il、nous、reste、encore、57、minutes、on、marque、une、petite、page、de、pub、on、revient、dans、2 minutes。ok。une、info、à、nous、faire、passer、envoyez-nous、un、mail。virginradio。virginradioone@orange.fr。virginradioone@orange.fr r。virginradio。 Virgin Radio. Virgin Radio. Brohan. Label rock électriquement. Label rock électriquement. Très satisfaisant. Allez, on repart dans la musique、euh, oui. légèrement différente. Musique indé avec un nouveau single sur un label anglais qui s'appelle Sonic Cathedral. Le nom de ce groupe, Sarah, c'est rigolo. Bah, ça d i f e a Puppets. Voilà. C'est、euh, une journée triste pour les mar marionnettes. Exactement. En tout cas, nous, on est contents parce qu'on aime bien ce single.、Mmh. Deux titres signés. C'est un groupe suédois. Le single va sortir le 2 mars prochain. Ils sont des superstars e n Devenir, puisque le groupe MGMT, par exemple, les a choisis pour ouvrir leur concert en Suède. Et un、nice. gros. Hommage à un groupe américain qu'on adore qui s'appelle Dinosaur Junior sur ce premier extrait, ça s'appelle Marble Gods. Un Petit peu de shoegazing pour,、euh, pour se mettre en forme comme ça, hein, pour、mm -hmm. terminer cette émission tranquillement avec、euh, Sad Day for Puppets. Donc, c'est une nouveauté hein, sur le label. Comment s'appelle ce label, Sarah Ce label Sonic Cathedral. Voilà. Cathédrale.、Euh, label anglais roulisé. Gros hommage quand même à Jay Maskis pour le, le jeu de guitare signé Dinosaur Junior. Et puis à l'instant,、ouais. le shoegazing, donc à l'honneur de Label Rock. Avec une compilation hein, qui va sortir mi-mars sur un label écossais qui s'appelle Soma Records. Soma Records, hey, on le、bon. connaît. Hein, bah oui, très bien. Puisqu'ils ont découvert les Da Funk t p avant、Entre、tout le、autres. monde, il y a beaucoup, beaucoup d'années de, de ça. En tout cas, la, la compilation s'appelle Sci-Fi Lo-Fi Volume 3, t r o i i s è m e volume, qui s'intéresse au courant musical appelé Shoe Gazing.、Mm -hmm. Shoe Gazing, du verbe anglais to gaze, regarder、oui. ses, ses chaussures. C'était à l'époque、voilà. de t o u s ces Groupe s qui faisaient des murs du son sans regarder vraiment le, le public avec les cheveux un petit peu qui cachaient leur visage, et、euh, c'est pour ça que les critiques musicaux à l'époque avaient appelé ça le, le shoegazing, un mouvement musical donc né en Angleterre au milieu des années 80. On pense notamment à des groupes comme The Jesus and Mary Chain. Alors,、mm -hmm. sur cette compilation, hein, on retrouve tous les groupes cultes hein, du shoegazing de la fin des années 80. On peut citer notamment Ride, Lush, Slowdive, Chapter House, et puis évidemment.、Jesus Saint-Marie-Chain. Alors, comme tous les, les courants musicaux, évidemment, ça a des débuts et des fins.、Hein. Le shoegazing qui a été d'ailleurs programmé mort au milieu des, des années 90、oh. et qui, depuis 2004, a refait parler de, de lui avec des artistes tels que bah, celui qu'on vient d'écouter, Ulrich s c h n a u s ou alors、euh, M83 du côté de la France ou du côté de l'Angleterre, Maps. Voilà, c'est une très belle compilation hein, signée par un DJ qui officie à Radio 1 en Angleterre qui s'appelle Rob. Da Bank et c'est chez donc Soma Records. Sarah, tu nous emmènes un petit peu de, de chaleur maintenant. On va parler reggae, tiens. o u i Yaman! Yaman! oui Yaman! Yaman! On va aller、euh, avec le soleil et on va revisiter、euh, le premier album de Dubmatics qui en fait a fait le best-of. Ouais, non,、euh, non, non, Sarah, tu t'es trompée. Ah,、oh, ça, ça se peut, oui. o u c'est un artiste canadien en fait hein, qui s'appelle、voilà. Dubmatics et、mm -hmm. c'est effectivement son premier album avait fait le, le best-of de la Bell Rock en 2007 et ça faisait deux ans qu'on qu n'avait pas de nouvelles et on、qui、a reçu entre, le, le nouvel、dit. album. Voilà. Le troisième album. Ouais, donc c'était le deuxième en fait. Qui s'appelle Renegade Rocker. Voilà, on fera、voilà. peut-être qu'on recommence, c'est pas grave. Allez, tout le monde a compris. En tout cas, c'est un artiste donc, canadien qui vient de, de Toronto, hein, qui s'appelle en fait Jesse, Jesse King. King, et、euh, qui au départ était un ingénieur du son, et qui à jour, bah, comme pas mal de d'ingés, a décidé de, de faire ses propres disques.、Bien. Et、euh, c'était une bonne idée, puisqu'il nous sort des, des très bons trucs. L'album, nouvel album, s'appelle Renegade Rocker. Dessus, beaucoup d'invités, Sarah, de la, la, la fine fleur de, de la Jamaïque, on va dire. C'est incroyable qu'il a mis dedans. King Tabby, Jackie Me Too,、euh, non, ça c'est l'époque, ça, ça nous rappelle, ils ne sont plus là, mais on a des invités comme Michael Rose, Sugar m i n o t e Alton Ellis, l i n Val Thompson, Rankin Duo, U-Roy and Prodigy. Ouais, donc、de、pas、projody. mal de, de très bonnes choses sur cet album. Ouais, on、bien. vous rappelle, ça s'appelle Renegade Rocker, et c'est histoire de, de réchauffer l'hiver comme ça dans la Belle Rock tranquillement.、Allez. Un titre qui s'appelle Tornado. On va se mettre en méo i l de bain. レオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオ John, don't let go. Hang、hey, on to jar, don't let go. Hang、hey, up, Fasilassi, don't let go. Bang the Lingering Barangara. c a u s e if you will a p u n j a c you will never, never. h o l l a、nah, p u n j a c o u l d never, never feel? h o w i l p u n j a c o u l d never, never feel? Hang、hey, up, p n j a c o u l d never, never feel me. Say, Lego Abilano Betta Wulapanta.、Nah, Lego Abilano Betta Wulapanta.、Nah, Lego C. Tanya Betta Wulapanta.、Nah, Lego B. c a n t a b u l a p a n t They go around the far right, say y o u musket a beaten. They go slask, I say y o u musket a beaten. They go r o u t h far r i say y o u musket a beaten. They go jump, jump, jump, don't let go. Pull on to j u don't let go. Hang on, p a n j a n g don't let go. Hang on, missy, hang on, p a n j a n g I can't believe that it's real. But i tell you, yeah. The way that job makes me feel. Bang, King Silasi, Jah Rastafari. King Silasi, Jah Rastafari. n g d Impeal d Bang d diddling, diddling, i n g Majesty, I am for Alice l a s s e t e first. Jah Rastafari. So h o s on, p a n j a n g don't l e t go. Hang on, p u n j a don't let go. Hold on, p a r a a don't let go. Hang on, p u n j a Come here, say Lego Babylon, you better w a n n p u n j a Lego Cetan, you better w a n n p u n j a Lego w e Cart, you better w a n n p u n j a Lego Iniquity, y o say w a n n p u n j a Lego Bad Mind, you do wanna punjah. Cool, you better w a n n p u n j a don't let go. Don't let go. Hang on, is a hang o punja. Now, Miss h i n g a m is a hang o punja. He didn't put on a vaneva hova toja. He didn't put on a vaneva canca. He didn't put on a vaneva hova toja. Zero star for Ramis, I was sick to gather like a s t u m e from the l e t t e I was missing. You t e l m the most I just t f a r m But see the mean, I think my m i s s u r e a d e s painting. But I make was sick to gather like a stamp on a letter.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 I make r guitar, we s a go there, we jump. Go there, we say go there, we jump. Go there, we say o there, we jump. But they slip, t h e r e lazy, t h n t d i s a g r e e i n about it. Make them l glad if it's because I lost a love in hand and don't be so sad. My tears don't be so bad. But it w l be bad, bad, bad. Don't be sad, sad, sad. Rule up, punch n don't let go. Hang up, punch n don't let go. Le Jamaïcain Ranking Joe qui vient poser tranquillement son flow sur le titre de Dubmatics. L'album s'appelle Renegade Rocker. C'est donc son troisième album, on confirme. On a été regardé du côté de, de l'Internet. On n'avait pas dit de, de bêtises, Sarah. Bah, tant mieux. Allez, c'est la minute progressive où, comme chaque semaine, Sarah nous fait revivre la fin des années 60 un petit peu. Quoi. Des, là, des trucs un petit peu tranquilles. Ouais, là, il faut laisser tomber les cheveux il faut s'asseoir tranquillement. Et puis imaginez qu'on est dans l'époque de, de, de, de Flower Power. D'accord. Voilà. Donc, Direction San Francisco, quoi, q u e s i m e n t Non. Non. Cincinnati. Ah, Cincinnati, d'accord.、Ouais, on va aller aujourd'hui, je vous ramène à Cincinnati, Ohio, pour un groupe qui s'appelle Jade.、Euh, ouais, je ne les ai jamais entendus parler d'eux avant. Oui, D'accord. Ça a pris juste une... maintenant pour. c e s une découverte. Eux, c'est une découverte.、Euh, Prochette、euh, bon, Jade, comme tu peux imaginer, verte. Donc,、euh, <rire> très très original. Ça date de 1970. Donc, c'est bien, ça veut dire que ça a été enregistré en 69. Voilà, Déjà, point positif. Toujours, toujours. Je, je regarde toujours ça pour ma musique.、Euh, Jade, qu'est-ce qu'on peut dire sur. Rien de très très original, il faut dire.、Euh, très très influencé par les Beatles et toute la musique un peu pop, un peu des très belles ballades, harmonie de voix, etc. de l'époque. Donc, pour changer, j'ai choisi le titre qui est vraiment le plus bizarre de l'album. C'est vraiment pas <rire> représentatif de tout.、Euh, mais bon, c'est très label r o c e j'ai pensé à toi tout de suite. Pourquoi c'est très original Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau bon, En fait, ils ont enregistré les chansons, tous les côtés instrumentaux. Après, ils ont joué le band à l'arrière. À l e n v e r s À l'envers. Et après, ils ont mis les voix dessus. Mais les voix, il, il les a travaillées un petit peu et il essaie de faire quoi qu'en fait c'est. En marche arrière aussi. Voilà, mais non, c'est dans le bon sens. D'accord. Donc on, on entend les paroles. Donc voilà, donc、euh, moi je crois que je vais vous dire écoutez-le. Et、en fait, c'est un effet qui a été utilisé beaucoup par Stone Roses après. q u e l q u e s a n n é e s plus tard, hein, effectivement. Oui, o、ouais, ouais, voilà.、Euh, voilà, c'est sorti en a i r b u s Records, qui est un label qui sort、euh, des bonnes petites、euh, bijoux. Ouais, des, pas mal、ça. de rééditions de, de voilà, musique progressive.、Ouais. Je suis en train de f a i r e l e t r i de pile, mais ce s t pas facile non plus. D'accord. Mais、a、bon, voilà. Alors, on fait le résumé. L'album donc s'appelle Jade. The Faces de Jide. of Jade.、Mm -hmm. Le groupe s'appelle Jade, J-A-D-E. Et le titre que tu nous joues, Sarah, ça s'appelle Mary more Than More Ever parti My marcher y on est ben, va マイマ a r ー、hey, i ネヴァ。Hmm. Hey, Yeah, I'm a sailor boy, on and on we sail. Love my m a r y more than ever. Yeah, but I'm a sailor woman. Yeah, but I'm a sailor woman, mother Mary w o u l d c h i d Have mercy, my woman, I need y o u r s y m p a t h y so. More than they'll ever know Actually I love you, yes I d o、oh, I'm extremely lonely, too extremely lonely Near me my one There's nothing I could ever have or see Really, I love you, yes, I do. I'm extremely lonely, too extremely lonely. Hear me, my woman. There's nothing I could ever have or see. On and on we settle. Love my marriage more than ever. Yeah, but I must say, woman. Yeah, but I must say, Gorgeous Mary, please be well. No more believe than that, that 1970, avec Jade pour commencer. L'album s'appelle Faces of Jade. On vous rappelle que c'est une réédition sur l'excellent label Erebus Records. Et puis à l'instant, en 2008, un tout premier album chez Alive pour l'américain Thomas Function. L'album s'appelle Celebration et c'est distribué chez Different. Voilà、euh, une, une double compilation qui est sortie l a n n é e derniers qui s'appelle Dark Was the Night, une compilation orchestrée. Encore une fois, par le label 4AD et c'est pour une bonne cause, hein, puisque c'est à l'occasion du 20e anniversaire de l'organisation Red Hot. Rien à voir avec les Red Hot Chili Peppers. Hein, Red une, Hot. Une, une organisation qui s'appelle Red Hot. Voilà. voilà. Une organisation qui se bat pour la lutte contre le sida et qui a décidé, dès sa création, en fait, de s'associer avec le monde de la musique.、Euh, e C'est ainsi que chaque année sort une compilation et、euh, l'intégralité des fonds et des, et des profits entièrement reversés à Red Hot. Donc,、euh, Et pour le, le 20e anniversaire, c'est du lourd. 20e anniversaire,、ah oui, c'est une ça, double、incroyable. compilation,、euh, un double CD produit par le groupe The National, avec dessus 32 morceaux mmh. exclusifs mmh. des, mmh. des mmh. artistes. On peut en citer quelques-uns, Sarah, c'est du lourd. Bon, Andrew Bird, comme on a joué tout à l'heure, que j'aime bien. Anthony, Arcade Fire, Beirut,、euh, quand on va, I Cat Power, Feist. Euh, You're a tango. A ouais, TV on the radio, on Sophia radio. Stevens,、uh, face, mm -hmm. ouais, David Byrne. Bref, beaucoup, beaucoup de, de très bons、euh, artistes hein, sur cette、euh, compilation. Tu as quelque chose pour ton agent et、ouais. c'est pas un e bon n e cause. Exactement,、Superbe. il y en a encore plein d'autres artistes donc c'est disponible depuis la semaine dernière chez 4AD, distribué chez Beggars. Ça s'appelle Dark Was the Night. On en jouera tout au long des prochaines émissions. Pour l'instant, un extrait de cette compilation c'est Sharon Jones and the Dap Kings avec un titre qui s'appelle インスピレーション、インフォメーション。 じゃあ。<ー> C'est dans la Bellrock. Punk et Groove sur le 894 Virgin Radio, r o a n C'est la Belle Rock avec Sharon Jones and the Dapkings pour, co pour commencer.、Hein. Inspiration Information. On vous rappelle que c'est un double CD qui s'appelle Dark Was the Night avec、euh, 32 morceaux exclusifs. Il faut absolument l'acheter. C'est disponible、Absolute. depuis、euh, la semaine dernière. Et c'est pour une、euh, organisation mondiale hein, qui s'appelle Red Hot qui lutte donc contre le sida. Dessus, vous retrouvez beaucoup, beaucoup d'artistes, tous aussi excellents les uns que les autres. Euh, du, de la soul, pas mal de, de rock, des choses plus tranquilles avec des artistes comme f a i s t Bref, c'est un beau cadeau à offrir. Et puis,、Super. à l'instant, The Mohawks, c'est comme ça que ça se prononce, Sarah The Mohawks.、Ouais. C'est les Indiens. Oui, a s c'est les Indiens, ouais d'accord.、Ouais, voilà. euh, en tout cas, ça date des années 60, hein,、ouais. fondé par Alan h a w k s s h o w C'est avant tout un projet de, de, de musicien de studio, je crois que ça s e p t fait comme ça,、mm -hmm. euh, qui a sévi dans les années 60. C'est une ressortie grâce à un label qui s'appelle Vampy Soul, label espagnol, il me semble.、Hein. Mm -hmm. euh, qui a décidé de, de ressortir l'album le plus culte de ce groupe, donc qui s'appelle The Champ, un pourquoi album、pourquoi ouais. de、pourquoi、quoi pourquoi、pourquoi pourquoi、non, Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement samplé par beaucoup d'artistes d'aujourd'hui, o、ouais, u i carrément. Ouais. Tu exemple, as des exemples bah, DJ Shadow, Cut Chemist, and e l a Soul, ouais, par exemple.、Hein. En、Pour、tout exemple. cas, Alan Hawkshaw, qui,、euh, qui a fait des belles choses, puisqu'il a depuis poursuivi sa belle carrière, il a notamment fait des c o m p o s i il a été compositeur générique télé par exemple, il a fait des bandes d'origine. De film, il a été arrangeur pour des personnes qu'on aime beaucoup, hein, David Bowie ou、euh, plus particulièrement Serge Gainsbourg. Tiens,、voilà. mm -hmm. euh, Alan Hoxhaw, donc、euh, excellent, excellente réédition signée par le label Vampy Soul. Tiens, on va rester du côté du, du groove et des choses funky avec、euh, des nouvelles de Death Charge hein,、mm -hmm. euh, mm -hmm. sur le label DC Recordings. On n'avait pas eu de nouvelles depuis 2004, puisqu'il avait fait quelques remixes, mais aucune production à son nom. Et bien、ouais. voilà, c'est nouveau. Ça arrive. C'est le... le boss de bah, DC Recordings. C'est carrément le boss、ouais. de DC quand, Recordings. Quand tu vois tous les trucs qu'ils ont fait cette année, c'est normal.、Hein. Exactement. En, fait en tout cas, d e p Charge qui revient à la charge, j'allais dire, avec un maxi 3 titres. que Ça va sortir fin février. Je crois que ça sort la semaine prochaine.、Euh, deux titres dessus, donc m e c h a s Squirrel Part 1. Et nous, on s'écoute le Part 2. Pour、euh, quasi terminer ce programme de label rock ce soir, Def Charge, donc、euh, nouveau Maxi. On vous le disait, ça faisait depuis 2004 qu'on n'avait pas eu une production sous son nom. Et ben voilà, c'est rétabli puisque ça va sortir fin février. Deux titres、euh, signés Def Charge, donc sur l'excellent le, label DC Recordings. Et puis à l'instant, le duo féminin qui fait parler de lui en ce moment,、mm -hmm. t é l é p a f i e Ils viennent de Brooklyn à New York et ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Dance Mother. Quelques petites.、Euh, Vous avez pensé un petit peu à du blondie, un petit peu tout bah, ça. Un、même. petit peu, c'est a u niveau de la voix. Oui, c'est des filles très.、Euh, très c'est une voix très gamine, on、ouais. va dire. Pop expérimental,、mm -hmm. on appellera、okay. ça, produit tu, par tu、euh, David Sitek du groupe américain TV on the radio. Ben voilà, il nous reste、euh, 7 minutes, et vu que le dernier <rire> morceau dure 5 minutes, je pense que c'est avec.、Euh, bah, maintenant qu'on va dire au revoir, ça va. Dommage, quoi, oui. C'est dommage, mais bah, bah, bah, oui, la musique, c'est、ouais. mieux que les voix. Exactement. Allez, Allez on va se bah, terminer cette session avec Loni. d i r e plus connu,、euh, c'est Emil Svanangen. Voilà, moi je parle pas trop bien le, le <rire> suédois, mais en tout cas, on, ouais, le, plus... on le connaît bien dans ce programme. o n、oui, oui, a connaît, diffusé、oui. quelques extraits des albums précédents. Là, il est de retour avec son nouvel album, troisième album qui s'appelle Dear John. Dear et John.、Euh, franchement, ça le fait bien cet album.、Mm -hmm, voilà. On、bien. se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 20h sur le 89.4. Attention, exceptionnellement, ah, ah, ah.、Euh, pas de session enregistrée hein, du côté de, des m a r t y du Grand Marais pour Alistair, puisque Université. Salle a dit non, non, pas question.、Euh, après, ça va traîner sur l'internet, etc. Donc,、euh, bah, il faut vraiment,、grave. de toute façon, c'est bien les, les captations, mais le mieux c'est d'aller voir en live.、Ah, hein, bah, ça c'est sûr. Donc, on vous、sûr. donne rendez-vous ce mardi pour aller voir le dandy parisien a l'Easter. On vous rappelle l'ouverture des portes à partir de 20h30. C'est du côté de la salle des grands marais à Rieur. Je vois là, l o、mm、n i -hmm. d e e r tout de suite, Under Silence 6. Sarah, merci d'être venue nous bah, rejoindre ce soir. e t puis, auditeurs,、euh, à partir de 7h30 demain, les infos avec Marilyn Belle-Tête. シューレイト。 See me like you, I always did before. I must have gone far under a silent sea with nothing to fear. Under a mile of sea, it must have turned fast c a u s e I did not see it come. I've been slow. You some move so light. But I don't have the easy touch. No, I'm not strong at all. I jumped to the worried kind. When I had something, I couldn't keep the easy touch. I wasn't tough at all. The name. But I had something, something